invités ce soir dans Galaxy Live, c'était Chris Drifter, si vous voulez plus d'informations sur cet artiste, n'hésitez surtout pas à aller sur le site de Galaxy vous allez dans accès direct et là vous retrouvez euh, l'accès pour jusqu'au jusqu forum de Galaxy live.galaxy.com, ça c'est le lien pour écouter et forum.galaxy.com, c'est l'accès direct pour accéder donc à notre forum je le répète une nouvelle fois, il est 21h, excellente soirée, à toutes et à tous vous citez tout de suite l'émission Remember Past avec RVU au plat altogether